Bonjour tout le monde et bienvenue à une autre compilation de chroniques que je fais à la radio CILEMF d'Avres Saint-Pierre en compagnie de Jean-Benoît Gagné tous les jeudis à 7h34. Aujourd'hui, on a deux nouvelles chroniques, la chronique numéro 9 et la chronique numéro 10. Dans la chronique numéro 9, on parle de la Mazda 3 Sport Sky Active que j'ai eu le plaisir d'essayer pendant une semaine. Avec nous ce matin pour parler automobile, Luc Desamour. Salut, Luc! Salut, Jean-Benoît. Eh, ouais? T'es gâté? Comment ça, gâté? Ben, là, gâté. Eh, eh, eh, eh, monsieur, il euh, essaye des chars avec des nouvelles technologies à la fine pointe. Ben, oui. T'es gâté? Ah, oh, oui, je peux, je peux me compter chanceux. Franchement, ouais. là, oui. Mazda 3 Sport Sky Active 2012. T'as eu ça entre les mains? Ouais, ben, j'ai toujours ça entre les mains. Euh, ce qui est le fun de la Mazda 3, pis pourquoi je voulais l'essayer un peu, c'est comme l'Escape que j'avais la dernière fois, c'est que c'est une auto que je possède. J'ai une Mazda 3 2008, euh, Mazda 3 GT 2008 avec le petit moteur 4 cylindres, 2.3 litres. Puis ce que je trouvais à ma Mazda, je l'adore, mais c'est pas économique d'essence pour cinq sous. Euh, ça, ça, ça, on, comme on peut dire ça marche au gaz. Donc c'est c'est pas une auto qui est économique, ce que je voulais voir avec la Skyactiv c'est est-ce que vraiment il y a une amélioration dans euh, l'économie de Parce que Mazda c'est tu sais c'est vroom vroom, c'est ah ouais le plaisir de conduite, c'est pas On est capable de t'offrir des performances intéressantes euh, avec une bagnole qui est dans un prix Intéressant, qui est capable, qui est accessible à tout le monde. Mais là, avec Sky Active, c'est qu'on essaie de améliorer le côté consommation d'essence, mais toujours garder le fameux vroom vroom. C'est ça. Ce que Mazda a fait, c'est que, que la plupart des constructeurs maintenant, s'en vont vers des petits, des petits moteurs, c'est-à-dire des 4 cylindres 1.5, 1.6 litres, turbo compressé pour aller avec des petits moteurs qui ne consomment pas beaucoup, mais avec la turbo-compression, donner plus de puissance au moteur. Mazda est allé d'une manière complètement différente. Il a euh, tout simplement repris un moteur régulier, qui est un petit moteur 4 cylindres 2 litres, puis ils ont fait des modifications dans le moteur comme augmenter la compression dans les cylindres, ces choses comme ça. Le Mazda, le Mazda 3 Skyactiv a le plus haut taux de compression Euh, de tous les quatre cylindres disponibles euh, en Amérique du Nord. Je pense que c'est comme quelque chose comme 13 euh, de compression, tandis que les autres moteurs, c'est beaucoup plus bas que ça. Euh, c'est le même taux de compression qu'une Ferrari, une Ferrari Italia. finalement. C'est quand même pas super. Donc, ils ont fait des modifications au moteur. Euh, ils ont fait des modifications. Aussi. Ils ont changé les transmissions au lieu d'être une transmission à 5 vitesses euh, avec le système Skyactiv. C'est une nouvelle transmission à 6 vitesses, soit manuelle, soit automatique. Euh, ils ont aussi fait des changements à la carrosserie pour la rendre plus légère et plus aérodynamique. C'est-à-dire si ça prend moins dans le vent, il y a moins de restrictions. Donc, si, force, si le moteur force moins pour faire avancer l'auto parce qu'elle est pas retenue par le vent, c'est sûr que ça consomme moins d'essence. Ils ont aussi changé euh, des choses dans la plateforme de l'auto. Le châssis, euh, ils ont changé des choses là-dedans aussi pour rendre ça plus aérodynamique. Donc, ce que ça donne, selon Mazda, Euh, ça donnerait 22% d'économie d'essence euh, de mieux sur route et 17% de mieux euh, en ville que le moteur 2 litres sortant, qui est le moteur de base dans euh, la masse de 3 aller jusqu'à l'année passée. Mais là, c'est bien beau de dire c'est 22-17% moins que, de consommation que l'ancien moteur, mais si on compare avec les autres véhicules qui sont euh, comparables, est-ce qu'on arrive à une consommation d'essence qui est mieux ou c'est encore pire même s'il y a eu amélioration? Non, ben, moi, si je la compare avec la celle que je conduis présentement, comme je disais, j'ai un 4 cylindres avec le 2.3, c'est la, la GT de 2008. La nouvelle GT, a un moteur 4 cylindres 2.5 litres, euh, ça consomme moins. C'est sûr que ça consomme moins. J'ai vu une différence. Euh, tu sais, je suis rendu, euh, je dirais, j'ai-tu regardé un matin, je suis rendu environ, je sais que j'ai passé le 400, le 400 km de fête. Euh, hier, à 400 km, j'avais la moitié d'un de, réservoir d'essence de passé. Donc, si on regarde, là, c'est à peu près... Euh, je devrais être capable de faire au-dessus de 600-650 kilomètres avec mon réservoir plein. C'est un réservoir de 55 litres. Euh, le problème, c'est les chiffres sont pas nécessairement bons parce que j'ai eu beaucoup plus de bouchons de circulation euh, depuis justement que j'ai la Mazda, que j'en ai eu la semaine passée. Donc, les chiffres sont un peu biaisés à cause de ça parce qu'on sait que dans quand on est pris dans le trafic, euh, le trafic, c'est presque le pire ennemi d'une auto parce que C'est amener l'auto à une certaine vitesse, ce qui est difficile pour l'auto. Un coup qui est rendu à vitesse de croisière, le moteur force plus vraiment. Mais de partir de 0 à 30 arrêté 0 à 20 arrêté c'est ça qui est difficile. Donc, si j'aurais eu moins de trafic, j'aurais eu moins de bouchons de, de circulation, probablement que je pourrais avoir des, des, des consommations encore meilleures. OK. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Tes impressions oh, ouais. sur le véhicule, Luc, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce que tu as vécu comme feeling au volant de cette voiture-là? Mais Mazda c'est c'est des voitures qui sont plaisantes à conduire je dis ma Mazda 3 même si même si euh elle... La mienne, même n'est si pas économique en essence, c'est vraiment amusant à conduire. C'est comme un go kart, je veux dire. On est, on est, la, la voiture est assez basse, c'est assez large, elle est pas trop longue, fait qu'elle est vraiment bien assise sur la route. Puis c'est vraiment une voiture qui la, la, la direction est précise. Puis c'est vraiment, c'est vraiment le fun à conduire. Le seul côté négatif, c'était l'économie d'essence. Celle que Mazda m'a prêtée cette semaine, euh, moi j'ai, moi j'ai une berline. Celle qu'ils m'ont prêtée, c'est un hatchback dont la Mazda ce qui est la Mazda 3 Sport avec le Hayon. Euh, la conduite est vraiment semblable à, à à la mienne donc le même feeling de de petite voiture qui sportive euh, même si si, si c'est Comme une berline, c'est plus comme une voiture plus proche de familiale qu'une voiture sport. Mais on a vraiment l'impression que c'est une petite sportive. Euh, la seule chose, c'est que c'est sûr le moteur Active est pas aussi nerveux que que mon 2.3 litres ou même la 2.5 euh, des nouvelles GT. Euh, mais faut faut s'attendre un peu à ça parce que si on veut aller consommation d'essence, ben on faut s'attendre à perdre un petit peu à quelque part. Je dis pas que le moteur est pas nerveux il est pas puis il est pas quand même puissant, mais il est quand même un peu moins prêt à, à bondir. Quand qu'on veut, quand qu'on veut partir d'une lumière rouge, qu'on veut, qu'on veut prendre notre terre d'aller là. Mais c'est vraiment, c'est un moteur qui est là pour la consommation d'essence. Mais le plaisir de conduire est encore là. Euh, ça il y a aucun aucun problème. Euh, Moi, la Mazda qui m'ont prêté est vraiment tout équipé. J'ai les sièges en cuir chauffant, j'ai le blue le système Bluetooth. Système Bluetooth que moi j'ai pas réussi à connecter mon BlackBerry dessus cette semaine. Euh, C'est-tu mon Blackberry qui est un problème? C'est possible, <rire> c'est quand même un Blackberry. <rire> euh, mais, à... <rire> mais à part de ça, vraiment tout équipé, euh, toi ouvrant et, et, et tout et tout. Puis euh, non, j'ai beaucoup de plaisir. C'est une voiture que j'hésiterais pas à si je serais en train de magasiner pour une voiture économique d'essence, belle. Euh, pratique, euh, c'est une voiture que j'hésiterais pas du tout à, à aller me chercher. Là. Je veux revenir là, à les, euh, la puissance là, au démarrage là, que tu disais euh, qu'il y avait un certain délai, puis on tempérait un peu euh, les euh, accélérations là, depuis euh, l'arrêt euh, à cause du nouveau moteur Skyactiv. On n'a pas d'option pour débarquer le mode économique comme dans certaines autres voitures pour passer d'un mode économique à un mode plus sport. Ça, mm. On n'a pas ça dedans? Non, mais moi je l'ai pas, je l'ai pas vu. On a un mode manuel, par exemple, Fait qu'on peut mettre ça en mode manuel si vous voulez changer les vitesses vous-même. Probablement qu'on peut aller chercher un, un, un démarrage un peu plus rapide. Euh, mais comme je te dis aussi. Je J ai, j ai, moi, j'ai voulu euh, privilégier l'économie d'essence cette semaine. J'ai l'auto pour une semaine. Je voulais voir ce que l'auto était capable en économie d'essence. Fait que c'est sûr que je pourrais peut-être en reparler un peu la semaine prochaine, finir là-dessus. En fin de semaine, je vais avoir fini mes tests d'économie d'essence. Je vais peut-être la, la pousser un peu plus pour voir ce qu'elle a, qu a dans le ventre, là. voir les démarrages un peu plus rapides. Mais là, j'ai voulu prendre ça un peu plus mollo pour voir si vraiment l'économie d'essence était au rendez-vous pour l'auto. Mais euh, je te reparlerai de la performance un peu peut-être la semaine prochaine. Je vais essayer de la la pousser un peu plus en fin de semaine. Parfait. Donc, euh, on reviendra là-dessus de la semaine prochaine. En terminant, euh, c'est euh, dans quelle gamme de prix qu'on offre ce produit-là? Masda, ben si vous allez chercher la Mazda de base, on, on parle d'un peu moins de 17 000 dollars. Ça, c'est toujours sans les taxes puis euh, les frais applicables. Là. Puis si on va chercher la, la celle qui est vraiment en haut de l'échelle, la, la plus chère, la, la plus équipée, la GT, on parle d'un peu moins de 28 000 dollars. Euh, le modèle que moi j'ai euh, cette semaine est 23 740 puis il est vraiment bien équipé. Là. Donc euh, ça, ça serait un bon choix. J'ai pas la navigation ou des choses comme ça, là, mais j'ai vraiment toutes les, toutes les autres équipements. qui pourrait être euh, vraiment euh, le fun à avoir dans une auto, là, je l'ai dans celle-là. Mazda 3, Sport, active, bien équipé, mais le Bluetooth ne fonctionne pas, à moins que ce non. soit le BlackBerry. <rire> C'est probablement mon BlackBerry, faudrait il faudrait que j'essaie avec un, un autre, euh, soit mon iPod ou quelque chose comme ça, là, parce qu'il y avait déjà un téléphone entré dans le système, fait donc le système fonctionne, mais mon BlackBerry euh, me joue peut-être des tours euh, cette semaine, il l'a déjà fait, donc euh, je vais mettre ça sur le dos de mon BlackBerry. <rire> mais euh, bonne, bonne voiture, si vous, vous cherchez une petite euh, une petite berline sportive là, pour vous promener euh, puis ça vous coûtera pas trop cher en essence là, euh, la Mazda 3 euh, soit la sport ou la berline avec le système SkyActiv c'est un bon choix bon ben parfait merci beaucoup Luc on te retrouve où sur euh, sur Twitter sur les intertubes et même à la radio -c y a là on te retrouve plus d'une fois Ben oui, si vous voulez m'écrire euh, sur Twitter, c'est Scalazormo, S-C-A-L-A-Z-O-R-M-O. Euh, si vous voulez m'écrire par courriel, Luc.desormo à Outlook.com. Puis vous pouvez nous retrouver ben, avec Jean-Benoît et Dominique Simard le lundi soir euh, à 7h30 pour Réalité Augmentée maintenant. Ouais, c'est ça, Ouais, ouais. On fait enfin un ça. Sûr. Ouais, oui. Fait que ça fait le tour. Merci beaucoup Luc et Merci, euh, aussi euh, bien sûr ton podcast Auto euh, qu'on peut retrouver euh, sur euh, le site factorgeek.com euh, sur lequel il est distribué ou euh, et aussi via iTunes. Donc euh, pour aller voir une gang de tripeux euh, qui parle de char entre eux autres, toujours ben belle fond, nous en êtes à deux épisodes jusqu'à maintenant de présenter. Ouais, on aura juste le troisième euh, la semaine prochaine. Parfait. Merci beaucoup Luc. Merci Jean-Benoît, bon bonne journée, journée. Alors, pour la dixième chronique, on parle des onze voitures gagnantes pour le concours de l'Ajac pour la meilleure voiture 2013, c'est séparé par catégorie. Et on parle aussi d'un nouveau système de direction que Nissan nous a présenté. Veuillez noter qu'il manque environ euh, 30 secondes à une minute du début de la chronique sur les meilleures voitures de l'Ajac euh, dû à un problème technique avec la console à la station. Euh, mais la première voiture qu'on discutait euh, de, c'était la Ford Focus électrique. C'est pas nécessairement le, le choix parfait, mais pour une voiture urbaine là, qui se promène presque juste en ville, c'est probablement la voiture euh, parfaite. Ce que j'aime dans cette nomination, Luc, c'est le fait qu'on offre à cette bagnole-là, qui est pas parfaite, le, le, les projecteurs. On les met sur cette voiture-là en disant, regardez, c'est ce qu'on aime et c'est ça vers quoi on veut, euh, on veut aller. C'est une belle publicité gratuite pour celle-ci et pour ce type de technologie-là qui est beaucoup mieux pour l'environnement. c'est un vote de confiance aussi vers l'auto électrique. Je veux dire, il y a la Nissan Leaf qui est qui est, qui est aussi euh, une bonne voiture, il y a la Mitsubishi i-Miev, e mais la e c'est est, est bâtie un peu euh, bas de gamme c'est vraiment pas parfait. Ceux qui auraient vu euh, RPM avait, euh, je pense c'est la fin de semaine passée, ils l'ont essayé la i-Miev e puis ils ont pas été impressionnés là, c'est pas c'est pas une construction très très solide on dirait. Puis il y a je veux dire, il, y a, il y a quand même la Chevrolet Volt, puis il y a plusieurs Euh, auto qui ont qui ont beaucoup de potentiel dans cette catégorie là, mais la Ford c'est quand même celle qui a l'air d'une voiture ordinaire. Euh, si on regarde la liv, ça a l'air un peu d'une d'une bibite bizarre. C'est c'est pas c'est pas des proportions régulières. Donc la la Focus c'est probablement euh, le choix qui est le plus facile parce que je dirais elle est quand même belle. C'est une, une Focus. Ça ressemble à une Focus oui. bien ordinaire. Euh, petite voiture, moins de 21 dollars Puis, euh, j'ai été content parce que c'était la voiture que j'essayais la semaine passée. Mazda 3 Active Donc, euh, le système Sky Active de Mazda qui fonctionne superbement bien. Là, euh, moi, j'ai réussi la semaine passée à avoir finalement 632 km d'autonomie avec un plein d'essence. Mais comme je disais, j'ai eu beaucoup, beaucoup de congestion. Euh, j'ai été pris dans le trafic euh, trois grosses fois, là. Euh, sinon, j'aurais probablement été chercher entre 600 puis peut-être peut-être 625 kilomètres. Je peut-être un 100 kilomètres de plus que j'ai été cherché. Donc, okay. euh, très bonne technologie, très bonne voiture, petite voiture de plus de 21 000 dollars. C'est la Hyundai Elantra GT qui remporte euh, la palme cette année pour cette catégorie là. Si on va voiture familiale, moins de 30 000 la Honda Accord Berlin. Euh, Honda qui euh, se battait euh, depuis de, quelques années là, pour essayer de reprendre euh, la, la tête dans cette catégorie-là. Ils ont réussi cette année avec la nouvelle Accord Selon ce que j'ai entendu euh, de plusieurs personnes, c'est vraiment une très, très bonne voiture. Honda ont relevé la barre encore une fois cette année. C'est une très bonne voiture. Voiture familiale de plus de 30 000 ben, la Ford Fusion Hybride. On va encore avec une technologie qui a, euh, qui est bonne pour l'environnement. Donc, c'est pas juste une Ford Fusion régulière, c'est la Ford Fusion hybride qui, euh, moi, je m'en vais ce soir au lancement de la fusion à Montréal, euh, que, que Ford fait, là. Donc, Ford fait un gros party ce soir pour le lancement de la Ford Fusion et je suis chanceux, j'ai été invité, je vais aller faire un tour là. J'aime ça le fait que Ford soit là deux fois, mais pour des voitures où est-ce que le développement te technologique est vraiment mis de l'avant, euh, ça démontre euh, on l'a vu, le, le changement de bord depuis la crise économique que Ford fait, tenter de redevenir compétitif en, euh, en effectuant plusieurs évolutions, en essayant de euh, trouver des nouvelles façons d'attirer le consommateur et de faire de bonnes voitures, ça porte fruit cette année-là. Oui, puis attends, on n'a pas fini. encore. On n'est pas en bas de la liste avec Ford. Euh, voiture de luxe Cadillac ATS. C'est vraiment une belle victoire pour GM, celle-là, parce que ils se battait contre euh, des Lexus, euh, Infinity, Acura, même BM, une BMW série 3. Donc, c'est vraiment une belle victoire pour Cadillac avec euh, sa nouvelle ATS. Euh, voiture sport et de performance de moins de 50 dollars la Ford Focus ST qui est euh, la Ford Focus mais turbo compressé euh, on a environ 200 60 chevaux, prenez-moi pas au mot, j'ai pas regardé exactement les chiffres, mais euh, c'est vraiment la compétition à la Volkswagen GTI et les petits, euh, les petits hatchbacks de performance comme ça. Donc Ford qui remporte encore dans cette catégorie-là, voiture de sport et de performance de plus de 50 000 dollars, ben un incontournable la, la Porsche Boxster. qui est euh, vraiment une des, des meilleures dans sa catégorie. Sinon, c'est vraiment la meilleure depuis plusieurs années. Là. Côté euh, euh, performance, euh, plaisir de conduire, c'est vraiment la Porsche Boxster qui est presque un incontournable. Puis, encore voiture de, per de prestige et de performance, plus de 75 dollars Donc là, on tombe dans les choses que c'est pas le commun des mortels qui peut s'acheter. Porsche 911 Carrera S. Encore la Porsche 911 euh, C'est toujours démontré que oui, une Ferrari, une Lamborghini, c'est puissant, c'est c'est c'est vraiment des voitures d'exception. Mais la Porsche, c'est vraiment une voiture qui est performante puis qui est aussi utilisable à tous les jours. Euh, on peut aller travailler avec ça. C'est même des voitures qui sont faites pour rouler dans la neige si on veut. Euh, c'est c'est des voitures vraiment euh, qui sont polyvalentes, même pour une voiture de sport. Là. Donc, c'est c'est c'est pas surprenant qu'elle qu'elle remporte euh, la palme encore cette année. Euh, utilitaire sport multisegment de moins de 35 dollars, un autre Ford et un autre produit que j'ai eu la chance d'essayer cette année, le Ford Escape 1.6 EcoBoost, euh, qui est probablement le plus euh, économique d'essence euh, et un peu moins performant peut-être que le 2 litres, mais c'est le plus économe. C'est vraiment euh, dans un budget qui a, qui a de l'allure. Donc, Ford qui remporte euh, avec le Ford Escape pour un VUS. Euh, de moins de 35 000 puis euh, utilitaire sport et multi segment entre 35 000 et 60 000 dollars ben là c'est le Hyundai Santa Fe Sport euh, 2.0 T donc le 2 litres turbo qui euh, remporte dans cette catégorie là donc un VES un VUS de Hyundai puis un VUS de Ford qui remporte cette année Donc, sur les euh, différentes catégories que tu viens de nous nommer, il y en a quatre que c'est des Ford. Et la question que je me pose et que je te lance, toi qui n'es pas membre de la, de la Jack, est-ce qu'on a un parti piri parce qu'on en fabrique ici au Canada des produits Ford et que c'est nos voisins du sud? Est-ce que ça a pu influencer ou vraiment, là, ce que toi t'as vu parce que en as testé deux des produits de chez Ford, vraiment, le pas euh, vers l'avant est là et euh, ça va bien pour eux? Non, le, le pas est vraiment là. Je veux dire, ils ont, ils ont, ils ont vraiment innové dans les dernières années. Je vous dis pas que les, leurs produits sont sont parfaits, ils ont encore des petites améliorations à faire, mais c'est un, un gros pas en avant de ce qu'on avait dans les générations précédentes. Euh, je pense c'est mérité. Je pense pas qu'il y, y a une côté de parti pris parce que partout euh, il y a des journalistes qui sont euh, plus euh, automobiles japonaises, t'en as d'autres qui aiment les plus les, les automobiles allemandes, t'en as qui aiment les voitures américaines, puis même je te dirais habituellement les voitures américaines n'ont pas nécessairement la cote. Euh, justement à cause de leur passé euh, pas pas nécessairement super brillant là où ce qu'on on nous donnait euh, n'importe quelle voiture qui était même pas plus ou moins performante plus ou moins de bonne qualité avec des nombres de rappels incroyables puis euh, tu prenais ça puis c'est ça qu'on vous donne là. C est, c est, depuis quelques années euh, autant que ça soit GM que ça soit Ford que ça soit Chrysler sont vraiment en train euh, de beaucoup s'améliorer puis Ford ça paraît beaucoup ces temps-ci parce qu'ils nous inondent vraiment le marché de nouveaux produits euh, puis c'est des bons produits je veux dire, le, le le Ford Escape a eu ses problèmes le, le Ford euh, celui qui ont coté meilleur le 1.6 EcoBoost a eu deux rappels euh, cette année à sa sortie pour des problèmes de, de ligne à essence puis des choses comme ça mais ça a été géré par Ford d'une manière impeccable euh, puis je veux dire, ça reste quand même un bon produit donc je pense que c'est mérité Je veux qu'on termine cette chronique. Luc en parlait un petit peu d'une nouvelle Nissan qui offre un nouveau système d'assistance à la direction qui semble être assez révolutionnaire. Quelque chose par câble au lieu que ce soit mécanique comme actuellement. C'est ça. Ben, ils vont offrir les deux en cas de, de pépin. Donc, il va toujours avoir une colonne de direction qui va aller à la crémaillère pour contrôler les roues quand même. Mais euh, ils vont vers un système électronique. Donc, c'est quatre câbles qui vont à une boîte de direction qui, elle, va être attachée à la crémaillère. Puis, euh, c'est ça qui va contrôler les roues. Ce qu'ils disent, c'est que ça va donner une réponse quasi instantanée. Il y aura pas de... de délai entre le temps qu'on tourne, qu tourne le volant puis que les roues réagissent, ça va être beaucoup plus rapide. Euh, ça va aussi isoler euh, certaines vibrations qu'on sent dans, dans le volant. Euh, puis ça va aussi pouvoir c'est supposé pouvoir maintenir le cap. Si on va sur, on roule sur une route, puis euh, même si on pourrait enlever nos volants, nos, nos mains du volant, selon la démo que j'ai vue de, de Nissan qui ont mis, vous pouvez trouver ça sur YouTube, euh, la, la personne n'a pas les, les mains sur le volant, puis la voiture continue à aller droite quand même parce qu'il y a un système de caméra qui détecte, j'imagine les lignes dans la route, puis peut maintenir le, la voiture totalement droite même sans que personne touche au volant. Donc c'est ça va être un assistance aussi à la conduite, euh, à savoir si ça va venir dans nos voitures régulières probablement oui bientôt non euh, Nissan parle d'essayer de, ça dans certains modèles Infiniti qui est leur euh, qui est finalement leur haut de gamme là, le style Acura euh, avec Honda Acura c'est leur haut de gamme mais pour Nissan c'est Infiniti on devrait voir ça apparaître dans des modèles Infiniti euh, l'année prochaine la chose la seule chose que j'ai un peu peur il y a déjà des gens Qui, euh, qui dénigre un peu la, la direction électrique en disant que c'est moins, on ressent moins la sensation de la route, on a moins l'impression de conduite euh, sportive comme on peut avoir sur une voiture régulière. Bien, ça, j'ai peur que ce soit encore pire parce que là, on n'a vraiment aucun lien avec la route directement. C'est tout transmis par câble, Donc, ouais. je me demande où est-ce que ça s'en va. Là. On est en train d'asseptiser la conduite parce que, veux, veux pas dans une voiture, le problème. À 99.9 du temps, quand il y a des accidents, c'est pas, c'est pas le mécanique, c'est l'humain derrière le volant, le problème. Ouais. Donc, on essaie d'y en enlever le plus possible pour rendre ça plus sécuritaire. Mais c'est sûr si tu regardes euh, la voiture Google qui se conduit tout seul, l'aide au stationnement de Ford euh, que tout ce que tu as à faire c'est finalement le mettre sur pour avancer, le mettre sur euh, le reculon quand l'auto te le la demande, puis d'appuyer de, sur le frein pour pas entrer dans, pour pas euh, frapper la voiture en arrière pour te stationner, le restant c'est la voiture qui contrôle tout, euh, l'aide au changement de voie, l'aide aux angles morts, je veux dire, on est vraiment en train d'aider beaucoup le conducteur. trop, est-ce qu'on va rendre le conducteur comme presque dépendant de ça puis s'enlever la responsabilité en disant ben ouais, mais c'est tout électronique, ça se fait tout automatique. C'est là qu'il va falloir à un moment donné mettre la, la, la ligne ou dire, bon, rendu là, là si le conducteur est pas capable de gérer certaines choses comme ça, peut-être qu'il devrait pas conduire, mais d'un autre côté, si on peut sauver des accidents avec des systèmes comme ça, de l'aide au freinage, je veux dire, c'est pas nécessairement mauvais, ça fait que c'est... C'est un peu des deux côtés. Là. Moi j'aime ça conduire, j'aime ça sentir la route quand je conduis, mais avoir un système ultra précis, c'est pas nécessairement mauvais non plus. Ça va, ça va être de l'essayer voir si on aime ça. Merci beaucoup, Luc, pour, euh, encore une fois cette semaine, ta chronique euh, automobile très intéressante. On se dit à jeudi prochain. Euh, et pour les gens qui nous écoutent le lundi soir à 19h30 aussi, pour la réalité, augmenter la techno à un autre niveau, de notre émission euh, Jeux vidéo et techno qu'on fait euh, ensemble avec euh, aussi euh, Dominique Simard. Donc, euh, on se dit à la prochaine, Luc. Oui, mon cher, merci beaucoup, bonne journée. Salut. C'était Luc, désormais, à le chronique automobile. Alors, merci encore une fois d'avoir écouté. Ne manquez pas l'émission régulière du podcast auto qui devrait être enregistrée la semaine prochaine. On a eu un petit contre-temps pour faire la dernière émission, là, qui est l'émission numéro 3. Donc, si vous la cherchez, elle n'est pas encore enregistrée en date d'aujourd'hui, le 2 novembre. et euh, ne manquez pas aussi les essais routiers qui sont euh, que vous pouvez trouver sur YouTube ou sur le site de Factor Geek donc tous les euh, tout le contenu du podcast auto, vous pouvez trouver ça sur le site de Factor Geek ou www.factorgeek.com dans euh, la catégorie Podcast. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés et euh, ne manquez pas le prochain essai routier qui apparaîtra sur YouTube bientôt la Mazda 3 2012 Sky Active et ensuite la Chevrolet Volt 2013. Donc, merci et à la prochaine.